Donc, l'exposé, Sayado demande si l'exposé sur les quatre méditations protectrices euh, est fini et complet. Non. No. Non. Non. Pas bien. Alors, quel est celui q u i reste à... <rire> Mara... Mara Nusafi. Marana. Marana n a r a a n i That's good. Nambadigavarele. <laughs> <Yeah, that's good. laughs> yeah. დ ა i e s e também u e você e n e que o s e g i, I n t e Alors, e t c e que o pêsse wish a ele era Sho, o p l u realised u u m a d e n v i r e s t a tipo, o c a n c i a e Atığiferia, e t l o s e a و ي out Majamene imprescindidiment Elas d e t e a h i n e s e Keureu I h e <laughs> will ask those who don't have notes but t h il e m e r il va demander à o n o n t pas e notes j u s t e n t Il ne r a r d e e u r notes. k e e n dia re. p i o n e n s o dia ga. c e n o t a n Donc, c'est donc la contemplation sur la mort. Ce n'est pas une contemplation qui est destinée à faire surgir la peur, mais à faire surgir ce qu'on appelle Samoéga, l'urgence spirituelle, ce sentiment d'urgence. Alors, ah est-ce que la mort vous effraie Est-ce que vous avez peur de mourir Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur de la mort Vous n'avez pas peur Ah, vous avez quel courage. Et si ça devait arriver demain, comment réagir seriez-vous <rire> Je continuerai à vous écouter. d o n c si la mort d o n devait arriver demain, euh, cela ne ferait surgir en vous aucune crainte, aucune peur. e n e f f e t i l y a p l u s i e u t il y a plusieurs sortes de personnes qui n'ont pas peur de la mort. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les certaines personnes n'ont pas peur de la mort. Certaines personnes, parce qu'ils ont une grande sagesse, ils ont une certaine connaissance, et par cette connaissance et cette, cette, cette sagesse-là, ils n'ont pas peur de la mort. D'autres, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'est la mort, et c'est pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Mm -hmm. Mm -hmm. cela a dû entendu qu'il y a qu en effet euh, dans la doctrine communiste et bien ceux qui embrassent cette doctrine-là n'ont pas peur de la mort. Ça c'est une c'est une façon de ne pas craindre la mort. d o n u avoir e u e s o d e saka li cha cha laien ko ko cha. Euh saka cha laien ko mingla mishi hu cheti mishi hu s ça a m a i s kan la ya la. เออวา e าเลตะเตย e တ်จำน a นน eh oh, mm ี้ส r วนเองน่ะนิดิกู n o ลามตีชินเตยเอาไม่เจอเนี่ยส่วนမျိုးเนี่ยตีดันดอมมาดิเจ้าจ้างขึ้นมาจ้างเลยโดดออกตัวนั้นเนี่ยจ้างกูเลยเอ่อเซยาดอแมม Euh, s a y a d o a entendu que dans la culture chinoise eh bien le jour de l'an il faut surtout pas parler de la mort et, et s a y a d o explique en effet que certains même euh, même quand ils entendent le mot mort rien que ce mot là déjà leur fait l'effet frissonner et pour eux rien que le mot mort contient euh, contient de connotation très négative quelque chose qui, qui apporte le malheur et des malédictions donc il s ne veut même pas entendre parler de ce mot là Le Bouddha e n s e i g n ิยินเตยรู้สึกเนี่ยนะก็ก็จะอายิจุขึ้นมาเนี่ é พระภูทาสอนให้ว่าการพ mais d'égamma d e v d n loutdai te kulo dana k o ri l a k u o ri b h a v a a u d o ri a e n daya ri ko lebe achemi chosa n Theo u d d h a donc à e n s e i g n é que contempler la mort apportait beaucoup de bénéfices. Lesquels Premièrement, Eh bien, avant que la mort advienne, si on, si on prend conscience que la mort peut advenir à n'importe quel moment, que cela donc peut arriver demain, après-demain, eh bien, quand la mort arrive, nous n'avons pas peur. Ensuite, comme nous savons que nous allons mourir, eh bien, avant de mourir, nous nous activons pour faire ce que nous devons accomplir, pour accomplir des actions positives, euh, bénéfiques, telles que par exemple la pratique de la générosité, la pratique de la méditation, d a n a et Bhavana. Je n a i s pas si je ne sais a s Je ne s a i a s si je ne sais a s e ne sais pas si je ne sais pas. e ne sais pas si je ne s i a s si je ne sais a s si je ne a i s pas si je n a i s pas. on peut se dire en effet Bon, oh, je fer a i ç a l année prochaine je n'ai pas de vacances cette année euh, je ferai la retraite l année prochaine euh, mais p a s on on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver dans le futur pour une raison ou une autre une raison une raison quelconque on peut mourir के नसों मुस हुए ना मां नाव ने मां लेवे ไอ้ฉิงนามติฉิงนามติฉิงโซราမျိုးကဘာမှတိကျတော့မဟုတ်ဘူးไอ้ฉิงนี่မှာအလုံးမှာလည်းပဲไอ้ฉิงရောက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေရာလည်းပဲအကျိုးပေးအောင်လူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါတယ်ဆိုရင်တောင်မှကြမ်းမာရေးရောက်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီတရားမလို့လုံထုတ်တယ် Et donc même si euh, même si on ne meurt pas encore cela n'est même pas sûr que l'année prochaine les conditions seront toutes réunies pour que nous puissions en effet donc entreprendre cette retraite et donc même si nous sommes encore en vie par exemple on ne sait pas quelle serait quelles seront les conditions de notre santé et donc si nous sommes malades et eh bien nous ne pourrons pas participer à la retraite de l'année prochaine e s v e n n e n t le bouddha enseigné que la mort pouvait souvenir euh, dans l'instant où l'on déplie et replie le bras la mort peut a d v e n i r à cet instant même est ce que vous pensez que cela est possible ce que Est-ce que vous en prenez conscience e n e f f e t la mort peut arriver à n'importe quel moment, elle peut surgir donc dans la dans cet instant où on est en train d e détirer, de, de, de plier et de d é t e n d r e et d e p l i e r le bras la mort la mort peut même surgir peut même surgir après une expiration une inspiration e s t c e que vous êtes d'accord e n e n d e t i l en effet il n'y a rien d'étrange à la mort. On inspire, il n'y a plus d'expiration. Ceci, c'est la mort. Ou on ù o expire, il n'y a plus d'inspiration. Ceci est la mort. Donc, so, uh, Sayado, parle maintenant de la mort, pas pour vous faire peur. Donc hier, l'enseignement de Sayado a déprimé certains yogis. Aujourd'hui, on va parler de la mort, ça va être encore plus déprimant. ကြည ah, ့်ကျစေညာအာအဲ့ဦးဇင်းမပြောလဲဒီတေရှင်တရားရှိနေပါလေရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာအန်ဒရယ်ရှိပါတယ်လို့ဟောလာဂျေလေကောင်မီပြေရလို့ပေှိာလမတပဲကုတစုတ်ာာတရာကာေစစာမ e n fait, euh, même si Sayado même si Sayado ne vous parle pas de ce dhamma, de ce fait qu'elle a mort. e h t bien la mort e t l à la mort est toujours présente en nous. Et en t e fait ça y a deux vous en parle c'est plutôt ce n'est pas pour faire surgir la peur pour que vous soyez effrayé mais plutôt à la manière de quelqu'un qui pointerait vers ver à danger pré vers un danger existant ce n'est pas pour faire déprimer les yogi s en effet le bouddha a enseigné que la mort existait et et cela est d'un fait qui existe la mort est toujours présente avec nous l'on que l'on en prenne conscience ou non cela est dans les textes dans les écritures que l'on les qu le, que l'on que l'on est que l'on a i t que on est, que ouais, on est l u ou pas ou qu'on ait pris conscience <rire> ou pas la mort est présente en nous <rire> il dit que la trajetrice maintenant à peur de la mort' <rire> <rire> Et même s si Ayadou va avoir peur, il ne pourra plus donner l'enseignement. <rire> Donc si vous avez peur de la mort, est-ce que c'est quelque chose que vous désirez ou que vous ne souhaitez pas mourir doncest-ce que vous désirez cette <rire> donc estce que vous désirez cet état est-ce que vous souhaiteriez cet état de n o n m o r t donc si vous souhaitez cet état de n o n m o r t et eh bien il faut justement contempler la mort Oui. <rire> d o n c reprenons. Si nous si vous désirez donc si vous désirez l a non-mort, cet état de non-mort, qu'est-ce que l'état de non-mort Qu'est-ce que cela signifie d i e là être Hein h e Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. a i dit que c'est Amata. J'ai dit que c'est Nibana. C'est Nibana. J'ai d t q e c'est n a n a Donc cet état que l'on appelle cet état de non mort, en Palis a p p e l l e Amata. Ou une autre façon de l'appeler, c'est Nibana. Vous v o u e t n i r b a n a le plein éveil le plein éveil d o n c n i b b a n a est ainsi cet état de non mort c'est un état libre de toute souffrance. Et c'est pour ça que l'on médite pour atteindre cet état libre de toute souffrance, cet état de non mort. Il y a des ê t r s qui nous mettons, il y a des êtres q o u s e t t e n t Il y a d e blanquantes q i nous mettent. Il y a des blanquantes qui nous mettent. Durant cette vie, même si l'on est vraiment accompli dans tous les domaines, si on a une bonne éducation, si on est vraiment aussi très argenté, si on possède beaucoup de biens, Et eh bien on devrait a u s s o u t abandonner et finir notre vie par et notre vie finira aussi par la mort. d o n c s i l o n veut ainsi se libérer de la mort et atteindre l'état de n o s m o r t il est il est important que nous pratiquions cette contemplation sur la mort marana s a t i nous devons ainsi quand nous prenons conscience que la mort est éminente nous pouvons nous nous pouvons ainsi nous consacrer vraiment à des actions bénéfiques nous allons nous rappeler qu'il est urgent que nous fassions des actions positives bénéfiques méritoire quand notre santé est encore bonne quand q u a n o u s avons encore le temps cela' est un rappelle pour nous hmm. အဲ့တဲ့ပုံကဟိုတရားထိုင်တဲ့အတော်အတော်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေတွေ့ရကြုံရမှာဘောအဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့ဥစ္စာတွေကတည်ခြင်းတရားနဲ့အစာရင်ဟိုတရားထိုင်တဲ့အတော်တော့မှာတွေ့ရတဲ့ဟိုလာဝေဒနာရဲ့နှာကျင်မှုတော့ဘာမှပြောပတ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းညင်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုသတိခံနိုင်မှာဘော Le méditant qui est ainsi, contemplant la mort, comprend l'éminence de la mort, l'a intégré, va pouvoir pratiquer Satipatthana Vipassana plus aisément. Par exemple, quand il va rencontrer des douleurs, des sensations déplaisantes, eh b il e n i va se rappeler que la mort peut être éminente et ces douleurs qui lui semblent terribles vont en effet être supportables. Il va pouvoir pratiquer la patience vis-à-vis -vis de ces douleurs-là. အဲ့လိုဝိညာဉ်တိမထနိုင်တော့သမထနာပြင်ရတော့ပေါ့ခဏခဏပြင်ရရင်တမာရီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ Au contraire par contre Si le yogi ne peut pas développer de la patience vis-à-vis -vis de ses douleurs désagréables, il va souvent changer de position. S'il change souvent de posture, sa concentration, sa madhi, ne va pas pouvoir se développer, s'approfondir. Si la concentration, sa m a d i t ne peut pas s'approfondir, Panya, la sagesse, ne peut pas fleurir. Si Panya, la sagesse, ne peut pas se développer, Maga, euh, le chemin... ne peut pas apparaître et ni banana ne peut pas être réalisé aussi la p a i x ne peut pas être développée réalisée ce qui advient alors ce s t que le yogi peutêtre <coughs> peut-être assailli de p e n s e r t e l que est-ce que ces douleurs quel est le bénéfice de supporter de telles douleurs vais-je être malade s'il ya tant de douleurs alors, i s i l e b o u. d c i le Bouddha donc a donc donné cet enseignement euh, c'est parce qu'il y avait des bénéfices. Le Bouddha ne donnait, ne donnait pas d'enseignement qui ne donnait qui n'avait pas de bénéfice. Et m a h a s h i Sayad o lui-même avait dit q u il n'y avait aucun yogi qui n'était qui était mort en méditant ou du moins pas encore. d o n c e Donc il n'y a pas de yogi qui soit mort dans le cours de leur pratique de méditation. Il n'y a pas de yogi non plus qui sont devenus malades, au contraire. Ce sont des yogi malades qui ont pu guérir leur maladie. b o n u r Je vous a dit que l e yogis sont devenue malade. Je vous ai dit que les yogis sont malades. Donc, ainsi, le si le yogi peut observer les sensations désagréables avec courage, avec bravoure, il va pouvoir connaître la nature de c e s sensations. Connaissant la nature de c e s sensations, il va pouvoir développer la connaissance vipassana. Oui. အဲဒီဥစ္စာကအေဂျင်တဘောအေဂျင်တဘောကိုချင်င်ရလို့အချိုးအဲ့အတွက်ဒါအချိုးထွက်လာတာပါပဲဒ p ainsi développer de plus en plus de sagesse et ainsi atteindre l'état de non-mort. des s Contempler la mort apporte ainsi p p o r t e a beaucoup de bénéfices. Étant bénéfique pour soi-même, cette pratique constitue une protection. C'est ainsi que le Bouddha a enseigné que cette pratique, la contemplation de la mort, était l'une des méditations protectrices. Je vais vous donner un peu à mes r e s donc comment contempler la mort de quelle façon nous pouvons nous répéter ces phrases là je vais bientôt mourir « La vie est incertaine, la mort est certaine ». Comment donc devons-nous pratiquer et contempler donc la mort Sayado nous invite à, à répéter après lui. Bien. Mm « -hmm. Je vais bientôt mourir ».« Je vais bientôt mourir ». La vie est la vie est incertaine la mort est certaine je vais bientôt mourir la vie est incertaine la mort est certaine ça ah, ya dit que les yogi s ici présent sont s très courageux et i d o n l y a d o n c il y a donc quatre méditations protectrices enseignées par le bouddha la première est buddha o nosti la contemplation sur les vertus du bouddha La deuxième est Metta Bhavana, la radiation de l'amour bienveillant. La troisième est Asubha Bhavana, la contemplation de la mort. Et la quatrième, Marana Sati, la contemplation sur la mort. Ouais. Sayato m'explique qu'il suffit dans la pratique de Vipassana de, de de pratiquer à peu près une minute pour chacune de ces d méditations protectrices. a l l é g ဘုရားနုသတိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တိပိသောဘဂဝါဒါဥစံလို့ရုပ်ပုဇွန်ငါပေါ်မြပြပြဖြစ်သွားတယ်။သမနသမ္သသံသတိရပေမြပပြဖြစားပမတ္တေတယ်လအာဝေမိာ့ပြပဖြ်ကခောပေမခပာ်ပါသအပိုအဆရာလားပ alors so vous me beau dans quoi nian ne ko di ma ro am ya ro ko ne ko tiao the ba sin chin ne pi ya so s i y e s t a d o dit donc avant de méditer v i p a s a n a dont nous pouvons ainsi consacrer une petite minute pour chacune de ces méditations. Et Sayadou souligne en fait que c'est Bouddha n o s a t i est déjà aussi pratiqué lorsque l'on récite Ittipiso, Bhagava, etc. Quand on récite cette, cette prière-là, il y a également les vertus du Dhamma et les vertus de la Sangha qui sont comprises. Ensuite, quand on chante le chant du Méta, le soir... C'est également la pratique d e Métabhavana. Donc, c'est une pratique que l'on fait déjà. Mm -hmm. Donc, en ce qui concerne les deux autres méditations protectrices, e eh t bien, nous pouvons donc euh, les pratiquer nous-mêmes avant de pratiquer Vipassana. a v u le direz à tout le m o n u n'avez rien à a i o u s n'avez r i n à a i r e o u s n'avez i n à i r e Et Sayado souligne qu'il ne s'agit pas seulement de les pratiquer dans le cadre de cette retraite, elles peuvent être également être pratiquées tous les jours, comme l'a enseigné le Bouddha. J'aime bien, je v i r e j'ai dit que je n'ai pas vu, mais je ne vais pas avoir vu, mais je ne vais pas avoir vu. Je vais dire que je n'ai pas vu, mais je ne vais pas avoir vu. Donc, ainsi, quand nous pouvons pratiquer b o u d h a Nosati et m e t a b h a v a n a la contemplation sur les vertus du Bouddha et euh, irradier l'amour bienveillant, cela est très bénéfique pour notre entourage. Ensuite, en pratiquant la contemplation sur la mort, Nous pouvons ainsi nous souvenir de faire ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir, à t a n s que ce soit des choses mondaines ou des choses spirituelles. Oui, c'est vrai. Donc, Sayado euh, a maintenant fini son enseignement concernant c e s quatre méditations protectrices. Sayado pensait au départ juste q i l c o n s a c r a i une soirée, mais finalement, il y a consacré quatre jours. Merci. Mm -hmm. Comment cela est survenu C'est qu'en effet, s a y a d o a vu qu'il y avait des yogis, des anciens yogis, des yogis expérimentés parmi l'audience, et que cela leur serait bénéfique qu'il explique en détail ces, ces méditations protectrices. <rire> Lors de cette retraite, il a donc consacré quatre jours à ces méditations-là. Peut-être qu'une prochaine fois, il y, il y consacrera huit jours. Okay. Mm -hmm. Donc Sayadou demande maintenant Par rapport à l'enseignement qu'il a donné Sur ces quatre méditations protectrices Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez éclaircir Y a-t-il des questions que vous voudriez poser à Sayadou Je me d a i s tout u t p a d o n ça l a m r et u i s e c l a e n a s e n c t ça o n d e u l i a l i t r e m o u s l e n o a i e e s i g e u a l o r a d u b m a non va i e n live s a n s w e e w a o u i c'est ça oui il suffit que vous répétiez ces phrases et que vous prenez conscience De, de la signification. ข e เวียนดรียาระ e วยง la possibilité de faire ça. จะชิมาลุแรงลุแรงคู่ของฉิจะได้ฉิจะในปุคคูเนี่ยจะชิมาไม่ควยอ่ะล่ะสุดจะจะบ่ควยอ่ะมาครับอ่ะดิองค์ษาขอโจสิญญ์ Voilà, mi-va dit dégagé. Non, de 진자 trò con là về. Voilà, mi-va kho khăn được tờ đi ạ vậy ơ. Cô ta tôi nghe t On peut on peut aussi donc réfléchir de cette manière en repensant aux êtres euh, qui sont qui nous sont chers. Et se rappeler que ces êtres qui nous sont chers et eh bien un jour ou l'autre également nous devons r être séparés d'eux que ce soit des parents ques nous nous attachons un jour ou l'autre ils devront partir aussi nous mêmes en tant que parents nous devrons partir et laisser nos enfants derrière nous donc la mort est, est une réalité que nous allons rencontrer certainement c'est au momentt ဒီလေဆိုပြီးရမြည်ကြဟောနေကြတာအရင်ញံရှိတဲ့ပုံပုံကတော့ဒီဘောကိုနားလေထားပြီးတဘောပိုက်ထားပြီးဆိုရင်လုတ်တင်လုပ်တဲ့နေရာလေးနဲ့လောက်ထာပြီးထောင်မပြြတကြ Pour les gens qui n'ont pas une sagesse très profonde, quand vient la mort à l'hôpital, c'est à ce moment-là où ils réalisent qu'ils vont mourir, i l ne leur r e s t e que les yeux pour pleurer. Ils sont envahis par le chagrin. Par contre, ceux qui sont sages, eh bien, ont fait en temps et en heure ce qu'ils devaient accomplir dans cette vie. Aussi, quand vient la mort, eh bien, ils n'ont pas de chagrin. Ce qui est ce qui devait être fait a été fait. C'est un peu comme l é t u d i a n t Qui, est tout, qui, est tout, qui se tient toujours prêt pour passer l'examen à n'importe quel moment. Les gens n t t é é p i s pour les enfants, et les gens ont été épris pour les enfants. i s ont été épris pour les e n a n t s et ils ont été épris pour les e n a t s Ils ont é t i s p o u les e n f a s cangolais la personne qui contemple ainsi la mort et comprend que la mort euh, peut-être le peut souvenir à tout moment la mort est i m m i n e n t e ayant cela et, et prenant conscience de cela et bien avant de mourir cette personne va e s s a y e r de d'extraire Euh, d'extraire le meilleur de cette vie-là, d'extraire le meilleur de ce corps-là, d'utiliser vraiment ce corps-là euh, au mieux. a o r s je veux vous Ausser à a �� en c i c k e naturez Mais si n p e e n c r t r e r e notre jet i n a b u f o l e nos b a n q u o i s t e a i o peut e n e r aussi e plus a u t трocracy noires StrHANkogar s l u n t e r t o donnait la si ce n'est pas le cas si cette personne n'a pas conscience de l'imminence de la mort e h bien sa vie va se dérouler à un rythme bien monotone ce en juste en utilisant son corps pourquoi? pour se lever, ensuite pouvoir prendre son café, prendre son petit-déjeuner, aller au travail, rentrer, regarder la télé, dormir et le lendemain, c'est encore c'est encore la même chose. Héyo, ni dès ni dès a dilo veut ça dès, tao s twa d è la d i d e La la dès, d i o ne puis, tu dansa kwa kwa pa pa da mboule, pa da m b o u s h Donc, si l'on passe tous les jours ainsi à utiliser le corps, juste pour manger, dormir, travailler, regarder la télé, quelle est la valeur de ce corps? En menant une vie de cette sorte-là, qu'est-ce qui nous différencie vraiment? d'un animal ou même d'un petit, d'un animal domestique. Est-ce qu'il y a une différence L'homme, l'être humain, mange la nourriture Euh, mmh. correspondante à un être humain, le chien, lui, mange son pâté. Quelle est la différence? Mmh. L'être mmh. humain, l'homme se repose aussi, l'animal, le chien aussi se repose. L'homme, le chien, se repose aussi. Euh, l'homme et l'homme se réjouit dans avec sa famille de la même façon que le chien aussi se réjouit avec sa petite famille de chiens <rire> et' ses plaisir s de chien <rire> alors qu'est ce qu'il ya comme différence alors quelle est la différence entre le chien et l'homme cui e <rire> dans ma c o e d p a i r u e b u i l y a même des chiens qui ont qui sont très fortunés, ils peuvent même voyager dans, dans des voitures qu'on peut même pas c o n d u i r e ils sont même plus fortunés que nous. car m s m a i s q u a n t à nous si nous voulions si nous voudrions monter dans une telle voiture est-ce qu'on accepterait de, de y monter avec une laisse au cou alors a q u o l l o r s quelle est la différence c s u i o u c o u i s u d i e Oui, il y a un potentiel, mais le c h i e p e u t il peut aller dans la voiture alors que nous, on peut pas y aller. Là où est le potentiel. Alors, alors, alors, alors, quand on est là, on p voir. On peut voir, hein. Vous allez voir, quand n est là, on va voir. Quand n est là, on va voir. Quand n est l n va o i r q a n d o est l on va voir. On va v o i donc quelle est la différence en effet selon s a yaado il y a le cas il y a le karma c'est parce que nous parce que nous, nous avons un un bon kam r a un k a r m a positif qui, qui nous a permis de prendre n a i s s a n c e en tant qu'être humainquant a u c h i e n c'est à cause de son karma négatif qu'il a dû reprendre naissance dans le règne animal วะเดะအဲ့ဒါကအဲ့တော့봐ပြည့် Donc, en effet, en ce q concerne la possibilité de jouir des plaisirs sensuels, nous ne sommes pas très différents des animaux. Il n'y a pas de, de grande différence s entre l'homme et le chien. Comme vous l'avez précisé, ce qui différencie l'homme du chien, c'est en, en effet ce potentiel, cette possibilité de connaissance, cette sagesse-là qui est disponible. était pourquoi cette sagesse là é t t est à utiliser pour pouvoir accomplir des actions positives bénéfiques méritoires. à d i e o u p ตัวน่ะไม u a d ะอลุด soin ไม่ลึกไหนบ soin เนาะก็ควรจะไม่ลึกไม่ลึกไหนหมู่ปาวินเนี่ยควรจะไม่ลึกไหนหมู่ i n ไอ้พวกกว่าบามาตําบูมมีบาวุโลลูโลดาပြောหาต C'est pourquoi, si nous si n'utilisons pas ce potentiel de sagesse pour faire, pour œuvrer et faire des actions positives, bénéfiques, pour soi et les autres, e h bien on peut dire que cette vie humaine n'a aucune valeur. Nous sommes juste… Euh, nous sommes, bien que nous soyons des êtres humains, cette vie n'a aucune valeur en elle-même. Il n'y a aucun bien-être, aucun bienfait qui peut, qui peut être développé. Donc, si nous passons tout, tout, tout, toutes nos journées à juste rechercher des biens matériels, est-ce que cela est suffisant pour... remplir notre vie la toujours petit si tous les jours donc nous passons nos journées à faire en sorte de préserver notre bonne santé seulement est- ce que cela est suffisant pour euh, euh, pour que notre vie a c q u i è r e vraiment une grande valeur pour qu'ilvra i m e n t une valeur humaine et il v e piggna et t o u n ne နာပါလဲဟုတ်ချက်မကြီးပြအင်းအေးပါချက်မကြီးတာကာလာနဲ identity ရဲ့ပညာရယူနေတန်တန်ဘွား même ce si n s p a s s o n s tous les jours à juste essayer d'accumuler des connaissances, d'avoir une éducation séculaire, est-ce que cela va vraiment conférer une profonde valeur à notre vie? Qu'est-ce qui peut donc conférer une vraie, une réelle et profonde valeur à notre vie? Qu'est-ce que vous en pensez? <laughs> vous êtes u n t r è s b o n é t u d i a n t mais vous venez un peu tard. Vous, vous venez au cours un peu tard. <laughs> e ne f f En effet, si nous ne pouvons pas accomplir des actions positive bénéfiqueritoire m eh é et bien notre vie n'a pas beaucoup de n'a pas une n'acqui a pas de, de valeur très profonde parmi donc les actions bénéfiques méritoire s qui peuvent être accomplis e il y a la pratique de la générosité d'na a La pratique à la moralité, s'il a, et la pratique de la méditation ou développement de l'esprit, bahavana. <coughs> Ensuite, parmi ces trois sortes d'actions méritoires, d'actions bénéfiques, la pratique La m o r a t i q u e de la moralité, syllabes, plus mmh. a plus de valeur que la pratique de la générosité, dana. Ensuite, bhavana, la pratique de la méditation ou développement de l'esprit, a plus de valeur, a plus de bénéfice s que la pratique de la moralité, s y l l a e Alors, comment est-ce que j'ai dit dana si dans ma mobile par exemple même si nous n'avons rien à offrir nous n'avons pas de cadeau x à donner nous ne pouvons donc pas pratiquer'na d a la générosité mais si donc nous pouvons garder les préceptes pratiquer si l a et pratiquer la méditation Eh bien, notre vie est très a beaucoup de valeur s et très précieuse. a e s à t b on a e là b o n a e f t b u s d o n c par la pratique de la méditation, nous pouvons extraire de ce corps Euh, de ce corps qui est en fin de compte mais q u u n a m a n'est qu'une'est qu'une qu poubelle n'est qu'une poubelle nous pouvons ainsi extraire de l'or de ce corps qui e n fin de compte n'a pas tant de valeur nous pouvons recycler ce corps là voilà. n o u s p nous pouvons ainsi extraire de l'or de ce corps qui n'a pas tant de valeur que cela mais combien de personnes sont conscientes de cela c o m n de personnes peuvent le faire Très peu. Un très petit nombre. C'est pourquoi ce Sayado considère que les yogis ici présents ne sont pas des personnes ordinaires, que vous êtes très spécial, très spéciaux. Oui, là. Best But then, this is one of the moulds we have done. This is one of the moulds we have done, and long statistically, we have done, that is the tide but no longer this will be the tanyoti the athuh right there d y n c h a o n y s a y ya d o s o u h a i t e nous souhaite euh, souhaite à tous que nous puissions ainsi euh, accomplir ce travail qui a une grande valeur le faire à temps et ainsi pouvoir atteindre la paix de n i b a n a ça a truc Sa-tu, Sa-tu. m é <rire> e n i l i d'autres questions que que vous voudriez poser? Euh, la pratique de Asuba, pendant, pendant u n minute, comment ça a ê e l conseil de faire? Oh, Atuba, y'a va, prie. m i n i n'i poayama sulo shin, de l'eau, ro-billonine et poayama le-fra, de l'eau. သမင်မွေးညင်းချည်တဲ့သွာအေးဒီကြည့်လို့အယုံပြရမှာလားခင်ဗျဟုတ်ဆိုးရမှာလားအယုံပြရမှာလားခိုင်ဥပြလည်းနှလုံးသွင်းစင်ကြီးအတူတူပေါ့အကုန်လုံးဆိုးလိုက်လည်း level 1ကတည်းကနှလုံးသွင်းမိတာပေါ့နှလုံးသွင်းမိတယ်ပဲအတူတူပေါ့သမင်မွေးညင်းချည်တဲ့သွာအေးယောက်ျားတွေကအလုံးသားရပွဲမရှိဘူးဆက်စုပ်ရင်ချော်ပဲကြီးပါလားလို့အဲ့လိုရှင်းပြရမယ် Donc Camilla euh c a i l l a est i u é hier, donc vous pouvez euh, vous pouvez ainsi réciter dans votre esprit les différentes parties du corps, tel s que par exemple le premier groupe, cheveux, poils du corps, euh, après ongles, dents, peau et En, au fur et à mesure que vous pensez à ces différents e parties du corps, essayez de voir justement leur aspect assez r é p u g n a n t leur aspect peu attrayant. Voilà. Essayez d'essayer d'y percevoir justement leur aspect peu attrayant, leur aspect un peu sale. Mm. OK. Excusez-moi, ça fait une toutes des indications sur sur période intermédiaire, parce qu'on entend a r l e r de la mort, on entend très souvent parler de la réincarnation, mais finalement, e n est-il euh, en, en, entre les deux, parce qu'est-ce que, qu qui fait qu'un un chien, un, un chien qu'est-ce qui fait que nous, nous réincarnions dans une personnalité meilleure, u s m a u s e q u e s c e qui se passe dans cette période-là, comment ça se passe v u s v o u e z dire entre, entre deux en de, réincarnations, de, de, de, de, de, de, de de contre donc dans la période intermédiaire euh, par la qualité partout je pense que c'est quand comment ဒါချိသက်အယူဆနည်းပတ်သ la tour donc en effet peut-être que selon la tradition tibétaine il y a cette période intermédiaire entre deuxvis e s a y a d o explique que même dans la culture birmane et eh bien les gens croient de façon traditionnelle comme ça qu'il y a une période intermédiaire peut-être à peu près de 7 jours Or selon l'Abidama h eh bien euh, il n'en est rien il n'y a pas de permanence entière entre les deux vies Ça i t le n t e b w a t e b w b l i et dit voilà a il n g i e le men m u l o i e n a le Oui on ne f a i e n ça e t n d i e n i d r u i l e q u n d r a v e b l e n d i t r q u o a n a u b l e e r n e a i t là vous c'est le dernier souffle de vie et tout de suite vous arrivez sur l'autre côté, à r côté. Pardon. Ça va Non pas. Euh, tu du m é g n à baimer là. Tu tu mets pas là dit, hop, notre bois Mm -hmm. En fait, quand on parle de période intermédiaire, c'est un intermédiaire, c'est justement une autre vie, une autre existence. Mm. Non Quand parle de p é r e i n t e r m é d i a r e c e t e r i n t e m é d i a r e c'est justement une autre vie, une autre existence. ခရစ်ယာန်သုံးနာစဉ်တာတရားစီရင်ရနေတွေရှိတယ်ပါတယ်ပြောတယ်နော်တရားခရစ်ယာန်မှာလဲတရားစီရင်နေတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအောပ ကေ mm ာင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုတခါတည်းတို့။မကောင်းတဲ့ဘဝရှိရင်မကောင်းတဲ့အကု Donc en effet donc selon l a h i d h a m a il n'y a pas de période intermédiaire à proprement dit. Ça y a d e n t e n d u p a r c qu'ils ne connaissent pas vraiment euh, très en détail que dans le catholicisme il y en effet cette euh, cet endroit où avant d'aller au paradis ou en enfer il y a le jugement purgatoire. le purgatoire ouais. voilà le purgatoire et selon l a b i t a m a en fait il n'y a pas de lieu ou de perte d'intermédiaire comme ça.sil si y a si les actions le karma est positif et eh bien tout de suite il nous envoie vers une destinée positive. Si le karma est négatif il nous envoie directement vers une destinée négative. ကိုယ်မန္တခုပြောရင်သူအပြီးဇမာရဲ့မှာဦးဝံမှာပြေးစီးသွားတဲ့ရေရကပေါ့အာမြခကစီန်ရေဆရှနကလကထောက်တာပလပြရှမမှိနင်ကခတစာပြီလရဲ်ခတညာြီိနမှ Et donc, en effet, selon l'avis d a n a il y a un exemple qui est donné, comme celui d'un courant d'eau. Si, par exemple, vous arrêtez le courant d'eau et vous dites que là, le courant s'arrête, en fin de compte, non, ce n'est pas possible. L'eau n'arrête pas de couler, il n'arrête pas de changer moment après moment. De la même façon, euh, l'esprit également est en effet un continuum de conscience qui n'arrête pas d'apparaître, de, de, de, de, de passer d'un moment à un autre. m i e on va aller au p l a i s d'eau-là, au p l a i s d'eau-là, au Palais a u d j a v o u On c r a philosophie, Platon. Non n o bien la morale. m e d é c o u v r e z o u n a commencé à n o u m h Donc, Sayato parle de, de ce philosophe qui a dit qu'on euh, e ne pouvait pas, on ne pouvait pas traverser deux fois la même rivière, c'était Platon. Oui, on a b e o i n d'avoir des... Eh d a Est-ce que c'est vrai Damadina Hein <rire> m i s i n i d o u h a ni Et si vous, avez, vous il y a des s e s s i o n s de retraite vous a p prenez la vie d'ama n'est-ce pas Allo Benoît. Comme aku aku a ri bo meine ni aku yogi et diya man ni. Non. Donc là, il suffit que vous pensiez en tant que yogi à votre pratique de méditation. Par exemple, quand une pensée surgit, vous l'observez vous notez « p e n s é e p e n s é e Une fois que vous l'avez notée, est-ce qu'elle est encore présente Elle a disparu. Est-ce qu'elle est encore là Non. Donc, si l'on considère le fait de la mort, c'est la même chose. Que se passe-t-il il y a e n e f f e t une conscience après cette conscience là une conscience cette conscience là a disparu et une autre conscience qui apparaît tout de suite après ayo hey a m e dikhanagoma ga d h n a n niya a m r a hala phit pi o pjet pjet dwa niya naw ga y i k a niya nan a t i a n i အမ e de c o n s i d é r e ce corps et cet esprit dans leur ensemble ce corps et cet esprit n'arrête pas d'apparaître et de disparaître à chaque moment il y a toujours une nouvelle conscience qui apparaît et qui disparaît et de nouveaux éléments physiques qui apparaissent et qui disparaissent sans arrêt. On pense que nous ne sommes pas encore morts, mais sans arrêt, ces phénomènes mentaux et physiques, cet esprit et ce corps, n'arrêtent pas d'apparaître de disparaître, et de mourir. a l l e z Ah, bien, b i တတတမြဲိပြပြညြြေမြရပိမရပိညာယမှစ်ပတ်လသပတ်ုံးမပာက်တင်းတင်းကပြခုနေတယ်တခပြပ်ဖြစာကိုယ်ကလော့သထုတမှုကတော Donc le corps et l'esprit, les phénomènes physiques et, et mentaux n'arrêtent e pas d'apparaître et, et de disparaître. Et ceci, les yogis qui méditent euh, vont pouvoir, quand leur pratique se développe, l'expérimenter l e par leurs propres yeux, de voir que tous les objets qu'ils observent apparaissent et disparaissent sans cesse. Mm -hmm. Ça y est, tu d i t que parmi des yogis de cette retraite, il y a en effet certains yogis qui ont atteint ce stade-là qui ont pu expérimenter cela. n a s p a e b a s Ceux qui n'ont pas encore pu euh, voir cette apparition et s e s apparitions et ces disparitions, donc à continuer à pratiquer. C'est it's, uh, it's like when you look, it's all t e n s Um, uh, very fast going and like, vibrating vibration จ Oui les expériences sont différentes selon chacun อืม c e s t v r a dit m u e n e l e s f f e t donc les phénomènes physique s et m e n t a u x n'arrêtent pas comme ça d'apparaître de disparaître de se de se succéder les uns aux autres Et il compare, par exemple, cela aussi au courant électrique qui passe sans arrêt. Ok. Tiens devant lui là.